وللنصب خمس علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاث مواضع في الإسم المفرد وجمع التكثير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما اشبه ذلك وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع وأما حذف النون فيكون علامة للنصب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 do annosb, c'est al-fatha. Donc al-fatha i la marque do annosb dans trois cas. Al-ism al-mufrad. Le nom singulier. Al-qisma. Al-walada. Al-beita. Al-qisma. Al la classe. Al-walada. L'enfant. Euh, Al-qalama. La plume ou le stylo, par exemple. D'accord? Al-qalama. Donc là, c'est al-ism al-mufrad. Comment on va obtenir le sens C'est par le fait tout simplement à ça, à ça ah, en son final. le c'est-à-dire le pluriel dans la forme ou la structure initiale a été cassée, a, a été changée, comme rigelun, le pluriel de rajul de un homme, un homme, des hommes. Rajul, rigel. Donc on n'a pas ajouté juste le w et un noun. Euh, aussi beyton, buyutun on n'a pas ajouté le ou noun. On a, on a cassé la structure de beit hein, une maison on a cassé la structure de ce mot qui est beit pour obtenir bouyout donc ça c'est jamaït taksir comment on va obtenir un nasr dans jamaït taksir aussi c'est comme dans le moufrat, on va ajouter juste le fathah à son final oui, oui, oui. Euh, euh, zah, euh, Rāaytu l-walada Rāaytu l-qalama Donc l-qisma Et l-walada C'est le singulier Maintenant, pour jam'at taksir C'est al-buyuta Et c'est rijala, par exemple C'est ce que je veux Wātul-buyuta Mina bua biha D'accord? Ça, c'est un exemple De jam'at taksir Donc, là, c'est jam'at taksir Et donc, comment on va Donc dans le cas de ce pluriel, comment on obtient le, un nasb On obtient un nasb par quoi Par al-fatha tout simplement. Le troisième cas de, donc, de euh, où al-fatha est la marque de un nasb c'est al-fi'l al-moudari' lorsqu'il est précédé d'un nasb, un agent de nasb, et que rien n'est relié à sa femme. Avec ces deux conditions. Lorsqu'il est précédé d'un nasib. C'est-à-dire quelque chose qui va euh, un, donc, euh, imposer qu'il soit mansoub. Il C'est-à-dire qu y que rien n'est relié à sa fin. Mm -hmm. euh, exemple. Il Anya y'akula, An y'akula, y'ashraba, y'al'aba, y'astaqima, An le fait de manger, il doit manger par exemple. An il doit boire. An il doit jouer. Yajibu an il doit donc être droit. D'accord Il doit apprendre. Yajibu il doit apprendre par coeur. Donc dans ces, dans ces cas, vous remarquez qu'an nasb, euh, on l'a obtenu en ajoutant euh, une fetcha à la fin du verbe. Ja kula, ja szraba, ja rzuca. on va un peu détailler, un tout petit peu, concernant ces trois cas aussi. Ces trois cas, c'est il D'abord, al-fetcha, il a Exemple, hafida al-Qur'ana. D'accord, al-Qur'ana. Hein, le mot Al-Qur'ana est un complément d'objet en quelque sorte il est donc Mansoub ce mot sa position dans cette phrase il est man Mansoub et la marque de Al-Nasb est Al-Fetha ce qui marque Al-Nasb c'est Al-Fetha qui apparaît à sa fin Al-Fetha qui apparaît à sa fin Al-Qur'ana euh, on prend un autre exemple Hajja Adamu Moussa. Hmm? Le terme Moussa ici doit être mansou. D'accord? Le mot Moussa est maf'ulbe. Il est en position de maf'ulbe. Parce que le sujet ici, qui, qui était en train de, de, de montrer la preuve, c'est Adam. Adam i Moussa. Donc là, le mot Moussa est maf'ulbe. Le mot Moussa est maf'ulbe. Il est donc mansou. Et la marque de al-nasb al-fatha al-muqaddara parce que al-fatha ne peut pas apparaître sur al elle est supposée à sa fin à la fin de ce mot elle ne peut pas apparaître à cause de quoi vous vous rappelez al l'impossibilité il est impossible de poser al-fatha sur l'Alif alif maqsura, sur Musa ou sur le ou sur le mot Isa d'accord hmm. euh, ou donc euh, sur les mots similaires hein? Ou sur le mot Yachcha. D'accord On euh... de Suisse c'est un Donc là, on a vu, elle fait ça avec le Mofrad. Maintenant, elle fait avec le Jamal Taxir. Elle est la marque de un nom dans le Jamal Taxir. Exemple hein? Le peuple a pris quels sont les droits du gouverneur, par exemple. D'accord Alimatir raiyat al-foukouk rai Chose que beaucoup de gens ne, ne, ne, ne cherchent pas i ne connaissent pas, mm. malheureusement. Donc, là, alimatir mm. raiyat al-foukouk al-rai, il a des droits aussi. D'accord mm. Le peuple a pris quels sont les droits du gouverneur. Mm. D'accord Donc, euh, ce qui nous intéresse ici, c'est hukouk. Ce qui est un mot de jemat teksir. Mm. Parce que haq, on ne va pas ajouter le waw in nun. Hein, on va dire hukouk. Donc là c'est, euh, on, on a déjà, on a un peu changé la forme de ha vers حقوق, hein, et donc euh, ça c'est un exemple de jamat taksir. textile حقوقا tout simplement on a fait au nom de الفتحة, d'accord? Un autre exemple, تعلم hmm. le pluriel de hukm, um. règle ou jugement en oui. langue arabe. Hein, le pluriel c'est ahkam. D'accord Le musulman a pris les règles de sa religion. Hein, les règles de sa religion. Ce qui nous intéresse ici c'est ahkama. Ta'allama al Il a appris ahkama qui est un qu b. Il a appris, c'est la chose qu'il a apprise. Ahkama, il est donc dans la position de « nasb. Et il reçoit al nasb tout simplement par le fatha. Hukuqa, donc euh, dans l'exemple qui vient de précéder, est un jum'taksir. Il se trouve dans la position de Muf'ulbi et donc Mansoub. Et la marque de son nasb est Al-Fatha qui apparaît à sa fin. Hein. Si on prend l'exemple de Rahimtu tulyatama Rahimtu Liyatama Rahimtu Ta, elle va jouer le rôle de Al-Fa'il. D'accord Et Yatama, c'est Muf'ulbi. Donc, Muf'ulbi, hein, Liatama est un gem taksir d'abord. C'est le pluriel de Yatim. Un orphelin des orphelins. Yatim, Yatama. D'accord? Yatim, c'est l'orphelin. Il est donc Muf'ulbi. ha? et la marque de son nasb est al-fatha al muqaddara Puisque la fatha ne peut pas euh, apparaître sur Liatama. Hein, sur Liatama. Parce qu'il se termine avec l'alif Maqsura. Donc, mais on la suppose. Elle, elle, elle, elle, Elle n'apparaît pas à cause de l'impossibilité de poser al fatha euh, ici sur sur al-elfi d'accord? Donc on a vu al fatha quelle est alamah donc de al-nasb dans l'islam infraj dans le de tafsir. Maintenant on voit avec le verbe modarir, là-dit, il ne me dit c'est à dire rien. Al-fathah ila makdo al-nasb dans le verbe modarir, comment il est précédé d'un nasif d'abord, faut quelque chose qui va jouer Qui va introduire un nasb dans, dans le fil? Euh, un nasib. Un nasib ici, c'est l'agent d'un nasb. Il faut qu'il soit précédé d'un nasib. Hein? Et qu'il euh, qu ne soit pas relié à quelque chose à sa fin. D'accord? Euh, exemple. L'an. C'est un harf du nasb. Len yatruka al-mu'minu sabi la salih hein? لن yatruka al-mu'minu sabi i salih. Le croyant ne délaissera pas la voie de ses pieux prédécesseurs. Hein? Ce qui nous intéresse ici, c'est yatruka. Yatruka. Yatruka, c'est un fi'l mudarih. Yatruk. Hein? Yatruku? Yatruka, ici, parce qu'il est précédé d'un nasib. Ladi yamal ufihi yamal al-nasib. Hein? Il est mensął par l'agent d'un nasib qui est len. La marque d'un nasb dans ce fil est al-fetcha zahira al-akhrihiyatruka. Donc la marque d'un nasb est al-fetcha qui apparaît à la fin du verbe. Qui apparaît à la fin du verbe. D'accord? Quand l'auteur rahimahullah ibn Ajram dit, وَلَمْ يَتَصِلْ بِأَخِرِichy, cela exclut al-fi'l-mudari'i qui reçoit al-ifl-isnayn, ou al-jama'a, ou al-mukhataba. Comme lorsqu'on dit par exemple, Antuma lenta kouma. Ah, on ne, ne s'est pas Lant, euh, Anta. Antuma lenta kouma. Donc, alamat euh, nosb, dans ce verbe, ce sera, hein. Donc, euh, ce sera, D'accord? Takoumani. Parce que la, la, la base de ce verbe, c'est takoumani. D'accord? Donc, euh, vous n'allez pas vous lever, vous deux, d'accord Nous s'adressons à deux personnes. Hein? Ceux qui s'appellent Zayd ne vont pas se lever. Hein? Donc là, c'est également headfunu, parce que la, la, la, la, la forme précédente du verbe, c'est. Ça se termine par noun. I nun c'est la marque de euh, de an nasb. Anti lan taqumi. Hein? Anti taqumin bi Anti lan taqumi de D'accord? Lorsqu'on dit euh, tu ne vas pas te lever. Lorsqu'on dit anti lan D'accord? Dans ce cas, la marque de an nasb c'est hadfun également. D'accord? Dans ce cas, le verbe euh, marque an nasb Par la suppression de Announ, tout simplement, Hadfu Announ, il est mensonge par Al-Amil Annasib. Ce qui fait donc le travail de Annasib sur le verbe, c'est Al-Amil Annasib, la jambe de Annasib, qui est ici, l'an. Qui est l'an. Et comme le prophète arabi salatu wasallam avait dit, l'an yufliha qaoumun wallau amrahum imra'a. L'an yufliha qaoumun wallau amrahum imra'a. Un peuple qui va déléguer. Son affaire, c'est-à-dire son commandement à une femme, hein, ce peuple ne va jamais réussir. Hein, ce peuple ne va jamais réussir. khabar. al-Iman. al-Iman. Ces gens qui délèguent maintenant leur pouvoir, le, le, la présidence de leur pays même à des femmes. C'est ça c'est des, des, des symptômes qui marquent que, que ces peuples vont chuter ou bien que ces états vont chuter parce que les salafis ils croient en la parole de leur prophète c'est un donc là ça se dit pour le, le, le Le gouvernement, et ça se dit aussi pour certains manaces et certains postes que al La femme ne doit pas prendre la, la, la, la, le poste de al Par exemple, elle ne doit pas prendre le Imarat, de Al-Qadha. Elle al Elle pas de Nasib, si bien. Donc, euh, on a vu. Euh, Jusqu'ici, comme alamat de an al on a vu al-fatha. On va voir maintenant la deuxième marque de an La deuxième marque de an-nizb, et qui est al-alif. D'accord? Al-alif. D'accord? Al-alif. D'accord? Al-Alif est la marque de An-Nasb, hein, donc, dans, dans les cinq noms. Hein, Asma D'accord? Comme dans les exemples, aba'ka. j'ai vu ton père. Ou bien, qabaltu akha'ka. J'ai rencontré ton frère. Hein? ou bien encore, laqitu J'ai côtoyé un de bons comportements, hein? et ainsi de suite pour les autres noms. Pour euh, Fou et pour Zo euh, euh, aussi. Donc ils vont recevoir la même règle. Donc euh, donc euh, pour ne pas rentrer dans ces détails de al euh, on va sauter une petite partie ici, comment on fait l'arabe de, de, de cette phrase. Hein? Euh, donc on va aller vers d'autres exemples qui montrent que la marque d'un nasb ici, donc, raïtu, ana, j'ai vu, Abeka, donc ça, il est mensou, par quoi Quelle est la marque de son nasb C'est l'alif. Al-alif, d'accord? C'est al-alif, d'accord? Qabeltu akhaka, donc l'alamat do Anas, c'est al-alif. za adabin, d'accord? C'est al-alif. Euh, aussi dans les exemples, zur hamaka, zur hamaka, visite hein, ton beau-père ou ton beau-frère, visite-le, d'accord? zur hamaka, d'accord? Uh, pour les personnes qui ont un hamou. Zor hamaka. Visite ton beau-père ou ton beau-frère. Uh, donc hamaka, il est ici, mansob. Et la marque de son osp, c'est al-alif. Al Sahib za sunnatin. Sahib, au rafik. Euh, accompagne un homme attaché à la sunna. Sahib za D'accord? Euh, Nazdif faka. D'accord? D'accord Bis siwaki par exemple. Nettoie ta bouche par le siwak par exemple. Donc là, notre donc il est mansoub et à la marque qui va nous montrer qu'il est mansoub c'est l'alif. C'est l'alif. Très bien. Donc on a vu l'alfetha comme marque de l'alif, et on a vu l'alif, et maintenant la troisième marque de l'alfetha c'est Al-Kasra Al-Kasra Et la marque de an dans le cas de Jam'a al-Mu'annas al-Salim. D'accord Le pluriel du féminin qui a la forme régulière. Le pluriel régulier du féminin. Le pluriel régulier. Exemple. Hein Une enseignante par exemple qui dit Allam tu tilmizati. Al-Tawhida. oui, sunnata. D'accord ان و بادي علمت تيلمي ذاته هات التلاميذ دكا علمته سي الكي عن لأنه جمع مؤنس سالم. Parce qu'il est la forme de, de, de, du pluriel régulier du féminin. Hein? Donc j'ai appris le monothéisme aux élèves, hein? Euh, aux euh, -zati, -zati, au féminin. D'accord At-tilmizati, alam tu tilmizati, at-tawheela, at-tilmizati, il est maf'ulin bi »« Il est donc mansob. Et la marque de son osb est al-kasra la marque de, de Nasb ce qui marque Nasb ici dans ce ism c'est Al-Kasra par substitution à Al-Fathah pourquoi Donc, euh, euh, cela se fait parce que c'est ainsi que euh, qui est y la marque de, de Nasb dans Jamal al al-Salim c'est ainsi que les Arabes se sont exprimés ils n'ont pas dit Al-Nam tu tilmi til tilmi al-Tawhida ou al-Sunnata et ainsi de suite très bien Euh, la quatrième marque de An-Nasb est C'est dans le cas de Al-Tasniyah et Al-Jam'. C'est dans le, les, les, les, les cas de quoi De Al-Tasniyah et de Al-Jam'. D'accord On va prendre un exemple d'abord de Al-Tasniyah. C'est-à-dire le cas duel, le cas de deux personnes. Lorsque. Il s'agit de deux personnes. Exemple, euh, j'ai éduqué les deux garçons. Ou bien j'ai récompensé les deux euh, donc euh, élèves euh, donc excellents, par exemple. Hein? Les deux personnes qui travaillent bien, par exemple. J'ai récompensé les deux personnes. Kafa'tu al-mujtahidaini, al-waladaini, e maf'ulun C'est moi qui a kafa'a. Kafa'tu al c'est moi qui a addeba, addebtu D'accord? Donc, al-waladaini, il est maf'ulbih. Il est donc mensaub. Muf'ulbih, règle en langue arabe, il est mensaub. D'accord? Et la marque de son nasb est alia'a. La marque d'un nasb, ici, dans al La marque de un nasb hein adabtu Ad alwalada la marque de un nasb c'est al fasha puisque li singulier. la marque de un nasb ici dans al musanna -walada ini, al waladayn hein c'est al la présence de al c'est cette présence de al qui est la marque de un nasb il est donc mansoub et la marque de son nasb est al par substitution par bien sûr à la marque par défaut qui est al fasha euh, pourquoi il prend elle comme marque de son c'est parce qu'il est non c'est parce qu'il est non d'accord le deuxième exemple concerne euh, le, le, donc Al-Jam' on a dit que y elle est la marque d'un un dans Al-Tathniya et dans Al-Jam' d'accord lorsqu'on dit Akramtul Mujtahidina j'ai fait honneur j'ai fait honneur Euh, aux travailleurs ou bien aux excellents d'accord c'est à dire c'est un groupe d'accord c'est pas seulement un musana j'ai encouragé les volontaires hein? les bénévoles ou bien les volontaires les gens qui sont présentés pour participer par exemple je les ai encouragés d'accord donc dans ce cas Dans ce mot qui est « al-mujtahidina » ou euh, l'autre qui est euh, « mutafawiqina ou « hein Donc euh, ces mots se trouvent dans la position de « al-maf'ulbi »« al-mutafawwiqina mutafawiqina D'accord C'est un complément d'objet. Et ce complément d'objet, il doit recevoir un nasb. Il va recevoir un nasb. Quelle est la marque de son nasb C'est « hein المتطوعين المتفوقين المجتهدين المسلمين الصالحين ainsi de سويس donc الجمع hein donc il reçoit un نصب et la marque de son نصب dans ce الياء d'accord الياء puisqu'il est جمع مذكر سالم puisqu'il est جمع مزكر سالم ça d'accord petite Euh, un petit point concernant ya al-Musanna et Ya'a Jam'a al-Muzaqar La différence entre ya al-Musanna, le Ya'a, Al-Musanna al-Waladain, ou bien on prend un autre mot, hein? parce que le Waladain, donc dans le pluriel, ça va prendre l'Awlad, Al-Muslimaini, Al-Muslimina. Al muminaini al mu'minina. D'accord? Donc, il y a ici, la différence entre ce ya il y a de Jami' al al-Salim, ah, donc, et euh, que il y al-Muthanna. الم, hmm? Ce qui la précède est mafetouh. Al-waladayni, al muslimaini al, -muslimain, al salihaini Ce qui la précède, ce qui précède il est mafetouh. Et ce qui la suit, il est maqsour. Hein? Ah? Et c'est l'inverse pour al de al-jam' al-muslimina Tu vas trouver que ce qui la, la précède n'est pas mafthouh, il est maksour et ce qui la suit il n'est pas maqsour, il est mafthouh D'accord al-muslimina D'accord Donc euh, dans le cas de al-musanna al Ha, Fatha al et après il y a, on va trouver euh, kasra Alors que pour le pluriel, Al Muslimina, on va trouver que ce qui la précède c'est Al kasra Muslimina, et ce qui va la suivre, c'est Al Fatha. Très bien. On va voir maintenant la cinquième et la dernière marque de an, -nasb, hein, de an Nasb. La cinquième et la dernière marque de An Nasb. Quelle est la cinquième et dernière marque de An Nasb? C'est Hazvunun. Chazfounoun est la marque d'un naszb dans les 5 afaels dans l'afael al-chamsa ce qui s'appelle al-amsila al-chamsa qui par ailleurs c'est am al-chamsa ou afael al-chamsa ils reçoivent al-rafa par la présence d'un nou et lorsqu'il y a chazfounoun c'est pour marquer un naszb on reconnaît un naszb de ces 5 afaels par cette marque qui est chazfounoun كي حد النون، ها، داكو. كسكو الأفعال الخمسة، ها كسكو الأفعال الخمسة. قوموا نبي تطلقي، ها؟, ها. يفعلون، يفعلون، تفعلون تفعلونا. تفعلون. إيه، تفعل. مال نثا، ممك مخاطبة، تفعلين. خب يا، مكسيو فعل مدارع كي غصو ألف اثنين أو جماعة أو يا مخاطبة. Example. At tilmizani lenni yuhmila wajibatihima. Al-Tilmizani Lan yuhmila wajibatihima. Les deux élèves ne négligeront pas leur devoir. Hein? Les deux élèves ne négligeront pas leur devoir. Hein? Euh, le deuxième exemple. Al-Bintani <trymizani> lenni tu safiha al-rijal al-ajaniba. D'accord Les deux filles... Hein? ne serreront pas la main aux hommes étrangers pour elles, qui sont étrangers pour elles. D'accord Les deux filles ne serreront pas la main aux, aux hommes étrangers. Al-bintani al-rijel al-ajaniba. D'accord safiha. Et dans l'exemple précédent, ce qui nous intéresse, c'est Yuhmila. Al-kuffaru Hein, pour voir un, un exemple avec le pluriel les koufars ne vont jamais gagner hein, ne vont pas gagner c'est à dire euh, à la fin les mécréants ne vont jamais réussir hein, les mécroyants euh, et euh, un, un exemple aussi euh, avec un somme Antum ya muslimina lan takhibu. <todanough> D'accord? Lan <todanough> ici il y a حذف également. On va revenir sur cela. Vous les musulmans, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus, Comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit: "Wa antum al-a'launa in kuntum mu'minun." Si vous êtes croyants, hein? "Wa la tahinu D'accord? Donc si vous réalisez cette condition de al iman, vous, allez, vous allez toujours être supérieur la condition de, de la foi, de l'Iman. Euh, et un dernier exemple avec al al « tabarraji »« Tu ne vas pas exhiber ta nudité » C'est-à-dire aux étrangers, devant les étrangers. De « D'accord? Tu ne vas pas écouter les, les chansons. Hein, parce que les chansons et les instruments de musique sont interdits en islam. Donc chacun de ces, de ces verbes est un verbe mundari, La marque de son os est l'omission de announ tout simplement. Donc c'est af'al, yuhmila, len yuhmila. D'accord? Ne vont pas négliger. Len yuhmila. Al-asl, yuhmilani. Yuhmilani. Huma yuhmilani. D'accord? Ici, avec Nusb, on a, a supprimé An-num. Le deuxième exemple, tu safihani. Antuma tu safihani. Et avec al euh, nasb, lam tu safiha. On a supprimé an euh, Avec le pluriel, yuflihu, al-asli i on a supprimé An-noun, lomission dan announ pour marquer An-noun. Et takhibu, al takhibuna. Et avec lorsque dachala aleha nasib, l'an takhibu, on a supprimé an Anti Antti, l'an tasabarraji, al-asl tasabarrajiina. anti tasabarrajiina. Et avec nasib, l'an tasabarraji. D'accord? L'an tasabarraji. Donc chacun de ces verbes est un fait al-mudari', un verbe de al-mudari', la marque de son nasb est la mission de un nun tout simplement. Hadfun par substitution à al Fatha. On ajoute cela dans, dans, dans l'analyse. Hadfun par substitution al Fatha, parce que al Fatha c'est la marque de base dans un dans, nasb. La marque de base de un nasb. Puisqu'il, donc, euh, pourquoi Parce qu'il fait partie des cinq af'al, les de, Très bien. Donc, on a vu dans la séance précédente, et aujourd'hui, on a vu le <t 'en> et on a vu maintenant un Nasb, les cas de un nasb les cas de un nusb, et maintenant, on va prendre al khafd aussi, al khafd, qui est la troisième. Euh, Donc, euh, le, donc, occurrence sur le troisième cas de al Donc, on a vu que al il y a donc le al-naz, al khav al jazm On va prendre maintenant al khav Je vais lire d'abord donc euh, dans al-madīn.